Seigneur, la série à moi. Dites-moi que je suis ivre, que je suis fou, que c'est moi qui me figure tout ça. Ne vous moquez pas de moi. Si mon père et mon grand-père se levaient de leur tombe, s'ils voyaient cette aventure, leur. T'arrêtes pas. Pardon. Oh y Ils connaissaient Le Yermolai qui savait à peine lire, qui courait plein hiver. Oui, ce même Yermolai qui a acheté, un domaine, a acheté un domaine qui est le plus beau du monde. Tu t'imagines toutes ces phrases-là Ale